Francisco La réforme du, du code de travail elle est elle est nécessaire il faut trouver des règles modernes pour relancer l'activité économique et lutter contre le chômage. Et Le, le code du travail dans l'esprit il est bon mais il est inapplicable pour les entreprises et notamment les petites entreprises et aujourd'hui 80 des entreprises du Pays basque ce sont des très petites entreprises de moins de 20 salariés. En redonnant justement cette liberté, liberté euh, un petit peu aux entreprises est ce que je souhaite en fait sur cette réforme de code de travail c'est qu'on redonne une très belle image du petit patron j'ai vu beaucoup de salariés qui ont donné beaucoup à leur petit patron familial dans le cas de la famille et qui comprenait plus 20 ans ou 25 ans après qui se faisait jeter comme des malpropre. Et à Christine à Labrousse Melanchonel Aldeco FI 5547 et Sindau Hartuhinbuthtetana Bogokashinikalerie Escher Irabasien Garcia. Toutes les conquêtes, tous les acquis sociaux qui ont été faits dans les années 36-45 sont mis de côté et donc ça c'est juste intolérable.